Bonjour Madame Collins, c'est Madame Armand à l'appareil. L'école des langues de la GRC n'inscrit plus les apprenants venant d'autres ministères. Transmettez cette information à votre employé, Diane Castle, qui voudrait étudier à cette école. Merci.